Vous êtes à l'antenne de CIFU 891 FM, la seule radio campus à vous diffuser une très large, un très large éventaire, que dis-je, de musique éclatée. Mais qui plus est, vous êtes à l'écoute de réanimation d e Undead Incorporated Show, v é t é r a n du métal à CIFU. Et encore plus, Réanimation est la seule et unique émission complètement dédiée au métal le plus diversifié et à la fois horrible et original des ondes radiophoniques. Et si ce n'est pas encore assez, Réanimation est la seule et unique émission métal des ondes qui est et qui comporte les animateurs les plus sans respect, crus, tordus, sans pitié et cultivés et qui vous passe vos demandes spéciales complètement ridicules par-dessus le marché. <rire> Qu'est-ce que vous voulez de plus, bande de morbides et sombres connards que vous êtes Hein Qu'est-ce que vous voulez de plus Putain Je le sais ce que vous voulez de plus. Et le voici. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui vous enfonce dans la tronche à coup s de m a l e x e u r cervical. ジュー・プー・メタル・エン・フュ o n ョン、エン・ソン・アン・シスタン・キア・テレモン・シュビッド・ラ・ e ンカー u ション・デ・ジョン・ s ナ r プリエーポン・ネパー・イ・ソー・ヴィー・ヴォー・ e ォー・レイ。s メイ・ドゥー・カスフィー・エイ・アワ i n ァッキング・ビズネス。We are undead, incorporated. カスウィー・セ d ソー。GO!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 C'est fou, a、ah, l u que t s R. R. T'as la l é e mec. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 21 septembre de l'an de disgrâce 2010. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Les choses ici, c'est Sinistros. Lui-même en personne. Non, <rire> Jean... en chose, pas en personne, en chose. En chose et en trucs. En patente. John Lennon. <rire> John Lennon. Je <rire> pensais que c'était pas le McCartney. <rire> Non, ça t'aurait fait beaucoup trop plaisir. Tout le monde voulait être pauvre.、Non. Personne voulait être jaune. J'ai toujours voulu être jaune. T'es fou, toi. Ben non. Hey, tu te serais ramoncé avec Yoko Ono. Pense à ça. o u a i s c'est、oh. ça. Hey, as-tu vu, justement? <rire> la semaine dernière, je ne sais plus quelle s y n t h é n i s a t i o n radiophonique que j'entendais, que ce que Yoko Ono s o n p l a s t i c b a n d je ne sais pas qui, là. p l a s t i c u Ono b a n d Ouais, c'est ça. On va sortir une.、Euh, Un enregistrement, et ça, il faut le faire, là, parce que <rire> quelqu'un qui paye pour enregistrer ça, ce serait une jouissance oui, féminine. Oui. C'est horrible. Ben, j'avais ça à l'époque, là. Écoute, moi, là. C'est je... pas nouveau, ça, là. Non, non mais c'est parce que là, ça vient de, re de ressortir, là. Ben oui, mais c'est une réédition de jouissance. Exactement. C'est incroyable. L'année dernière, je suis allé voir l'exposition de Johnny Yoko à Montréal. T'es allé voir ça? Oui, je suis allé voir ça. Oui, je suis allé voir ça parce que. T'as-tu monté dans l'échelle et c'était marqué yes avec la loupe? Je suis pas monté dans l'échelle. OK. <rire> non, je me suis pas couché dans le lit non plus. <rire> OK, j'espère. <rire> non, parce que je me serais vraiment endormi. <rire> Peut-être que je serais encore là. Non. C'est vrai qu'elle s à cette â g e elle, mettons. C'est incroyable comment cette femme-là peut être absolument, <rire> je dirais, une sorcière à côté. C'est quelqu'un de tout à fait incroyable et merveilleux côtoyer.、Ouais. Mais quoi, t'as pas le McCartney, c'est pas mieux. Il a pas dit un e unijambiste. Fait q e c'est pas ben, ben mieux,、là. Ouais, mais il pouvait se sauver puis faisait le m e t t e <rire> Peut-être. <rire> mais il s'en est pas sauvé pour autant. Non, effectivement, financièrement <rire> parlant. Bon, bref, on vient d'entendre la formation.、Euh, vous aurez remarqué, bien sûr, que ce bloc était beaucoup plus downbeat. c'est,、euh, pour une simple raison que je vous expliquerai dans, jusqu'en je serai rendu à la première pièce. Euh, on vient d'entendre a n t o m et la pièce Bringer of Light que l'on retrouve sur l'album Morningstar de 2001. Cet album-là, c'est vraiment pas le meilleur, mais il y a deux ou trois pièces comme Bringer of Light qui sont très bonnes. Juste auparavant, p a n t e r a et la pièce Cowboys from Hell, tiré de l'album éponyme de 90. Sinistros n'aime pas p a n t e r a Mais non, je suis t le seul à o i de la misère avec cette bête. Non, moi non plus, j'aime pas ça. Mais j'aime bien l'album Cowboys from Hell. cette pièce-là, s p é c i a l e m e n t Puis c'est drôle, hein. On dirait que c'est le band metal qui a eu les pochettes les plus horribles là, de toute l'Europe.、Oui, c'est le... vrai que l e côté imagerie, ça n'a jamais été très fort, le truc.、Euh, juste auparavant, nous avions Morgoth et la pièce Last Laugh que l'on retrouve sur Feel Sorry for the Fanatic, un album de 1996. Cathedral et la pièce The Unnatural World, qui elle est tirée de l'album Caravan Beyond Redemption, pardon, de 1999. Et une demande spéciale en ouverture de blog pour Yoann Clément, Black Sabbath et la pièce Psychoman, que l'on retrouve sur le deuxième disque de 98 qui portait le titre de Reunion, qui à l'époque était la première réunion officielle et totale de Black Sabbath depuis bien des années. Ils ont fait une tournée avec ça. Ça donnait un très bon album live, il faut le dire.、Euh, j'ai, pas vu le spectacle. Il était venu à Montréal, j'ai pas vu. Par contre,、euh, Mon frère était allé voir ça à l'époque. Ouais.、Euh, Mephisto, qui était un ancien collaborateur ici au niveau de la radio, avait été voir le spectacle, m a i avait dit qu'il avait trouvé ça très bon. Donc,、euh, Et c'était probablement encore une passe de la machiavélique Sharon Osborne u de pouvoir faire <rire> La un... charmante Sharon. Oui, de pouvoir faire une passe de cash. Tu sais, quand t'écoutes、euh, America's Got Talent ou je sais pas quoi, elle, elle aime tout ce que les autres aiment pas. Ouais.、T'sais. Finalement, c'est pour ça qu'elle est moisie. <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> Ceci étant dit, c'était pour cela que le reste du. Du bloc, finalement, est un petit peu plus downbeat parce que Black Sabbath,、euh, ça se mixe très mal avec、euh, du Nile ou du、euh, Eight Eternal. Ou du, ou du c d Ben, en fait, ça, ça se mixe mal avec tout. Oui, c'est ça. Ceci étant dit,、euh, il est présentement 21h35. Sinistros e va faire sa deuxième présentation d'album de nouveautés.、Euh, c'est pas, pas nécessairement les nouveautés. Ben, en fait, la découverte. La pour... découverte à Une... part. Oui,、ouais, c'est ça. Mais c e t a i t pas mis d s o u cette année. Mais en fait, c'est comme ça que je l'ai expliqué sur les s i t e de réanimation. OK. J'ai dit que tu ramassais des vieux cassants à gauche p e s à droite.、Mmh. Je pensais que c'était nouveau, mais c'était marqué 76 et tu le présentais. o、oh、u i ça, ça, je le présente. Alors, puis que... je réinvite encore les bandes qui nous écoutent à nous envoyer leur stock s'ils veulent passer. Mais en autant que ça ne sonne pas le faux e poubelle. Oui, mais ça, je pense que tu auras la garde discrétionnaire. Sur, Effectivement. Sur les choix. Alors, si vous l'envoyez a s s e z f o u、euh, n'oubliez pas d'écrire、euh, réanimation pour que ça se rende directement dans notre pigeonnier. o u i s、oui. ben, je sais bien d i t Soit dit en passant, pour la semaine prochaine, on, je vais l'annoncer immédiatement, nous avons un invité spécial. En fait, on va avoir deux invités spéciales, un vrai et un virtuel.、Euh, un vrai virtuel. Un vrai virtuel, <rire> voilà.、Euh, la semaine prochaine, nous aurons comme invité、euh, Pierre Leboeuf, qui est le propriétaire du, ben, en fait,、euh, Je dirais d i s q u e u r mais principalement c'est un d i s q u e u r mais aussi de la m e r g e de Metal Punk, ici au centre-ville de Trois-Rivières. Oui, puis qui est également sur le, le net avec metalpunk.com. Tout fait. à Vous pouvez commander n'importe quand directement sur son site. Oui, absolument. Avec PayPal ou、euh, whatever. Ou、euh, avec Pierre-Paul aussi. Pierre-Paul aussi, effectivement.、Ouais. Euh, vous pouvez aller sur metalpunk.com, vous pouvez aller sur le site de réanimation.com, a d le lien directement en page d'ouverture, en i n d e x si vous voulez. Et Pierre viendra nous entretenir, bien sûr, de sa passion en tant que, que mellow man du Million Underground, mais aussi de nous, de nous faire un peu, b r o s s e r un peu l'historique de, de, de, sa démarche d'avoir décidé、mm -hmm. de devenir disquaire avec Pignon sur rue, e t bien sûr, de nous présenter ses choix musicaux. Mais oui! Et voilà! Tant qu'au deuxième invité virtuel, c'est le h e l b o r g c'est Tower, qui ne sera pas présent cette fois-ci Euh, de, de, de métal et de circuit ici au studio, mais va nous faire, faire une collaboration à distance parce que.、Euh, on a déjà parlé l'année passée. Ouais, lorsque ouais. Tower était venu、euh, à l'émission, on avait j o u é d a n s le parking, puis on trouvait que ça pourrait être intéressant qu'il nous fasse d e Parce que, il faut savoir que Tower, il nous fait tout le temps des petites chansonnettes et des petits、ouais. medley et des gugus comme ça sur、euh, YouTube et sur ouais, ouais, son、ça. Facebook. C'est vraiment cool. Oui. Puis ça serait intéressant qu'il nous fasse des trucs. Fait que la semaine prochaine, il nous arrive quelque chose de spécial. Oui, en fait,、euh, notre cher Helborg,、euh, qui est un collaborateur dans l'ombre de réanimation,、euh, m'a proposé le week-end dernier,、euh, ou en fait, en, la fin de la semaine dernière, suite à ses, à ses appréciations des derniers podcasts,、euh, qui voulait, en fait, pas célébrer, mais souligner l'anniversaire, en fait, post mortem de, du D6, é c è、si、on veut, de Cliff Burton. Vous connaissez tous Cliff Burton, ex-bassiste de Metallica. Le, l'original, l est loin de meilleur. Monsieur Metallica. Monsieur、original. Metallica, voilà. Donc, Taubert va nous faire parvenir un montage des faits saillants musicaux de, de Cliff Burton qu'on va vous diffuser sur les ondes. Ceci étant dit,、euh, je vous rappelle, simplement, avant de passer,、euh, au crime de Sinistros avec sa nouvelle formation, en fait, sa présentation de la semaine, Que le 3 Reviens Métal se commettra cette année <coughs> en tant que 10e anniversaire, toujours à la bâtisse industrielle, mais cette fois-ci au mois d'octobre, c'est-à-dire le, le vendredi 15 octobre et le samedi 16 octobre. Euh, côté euh, billets,、eh、bien, le prix des billets individuels, c'est-à-dire pour le vendredi et pour le samedi, est au coût de 35 étant qu'au forfait pour les deux soirs, c'est 60 Euh, pour avoir,、euh, pour avoir, avoir, avoir accès aux billets, pour pouvoir les acheter, Guillaume, euh, Sinistro, tu peux-tu me dire, <rire> vite fait, là?、Euh, je pense qu'il y a, e、euh, u Musique Daniel Côté,、euh, il doit avoir,、euh, Profusion, il doit avoir, e、euh, u je le vois pas dit. o u i la puce rock. La puce rock, Musique Daniel. Metal Punk. punk aussi, Metal pense, Punk en n o Musique m、ouais. Daniel Côté. À Québec, il y a,、euh, comment il s'appelle, le, le, le Shop Rock, le Rock Shop au、euh, p l a c e l a u r i e r Aucune idée. Bon, on s'en fout. C'est pas grave. Anyway, allez voir sur torelio metal.com. Vous pourrez voir les formations. Soit le vendredi. C'est bizarre comment il est inscrit, ça, l les... <rires> Unfallen. Strig Empire. Divinity, une formation de Calgary. Blind Witness. Misery Index, formation des États-Unis. Euh, Mon d o n c Serge, Anonymous et The Spies a Icon. Et tant qu'au samedi, pour avoir Superior Enlightenment, que tu penses ce soir? m a i regardons ça! Arrête donc! All Fiction, que l'on connaît tous, Revocation, une autre formation américaine, Blackguard, Nerexis, Martyr. Martyr et Cannibal Corpse. C'est pas Cannibal Corpse, ça? Oui, qu'on va entendre ce soir d'ailleurs aussi. Ben o u non. Puisque on... c'est la pièce à chaque s e m a i n e Tu l'avais dit, une pièce par semaine. Par semaine. Donc, je vous invite à aller voir le 3 v m e t a l c o m pour、euh, tous les détails et aussi savoir comment vous procurer les billets parce que je pense qu'on peut le faire via PayPal avec le site aussi. D'accord. Sinistros. Avant, tu dis Sinistros. Moi, me ploie un spectacle, moi aussi. Ben, go. Je serai en pestacle. Oh, ben, Vendredi, le 24. De, de, de, cette semaine. Cette semaine, à la Bavaroise, à Nicolette. C'est dans le cadre du concours Barmid d'un soir.、Euh, je vais être sur scène avec Obsessed, b a n d de trash,、euh, metal, old school.、Mm -hmm. euh, c'est gratuit. Venez faire un tour, puis c'est de 9h à minuit. On r i s q e a v o i r un peu de plaisir. Ça va être drôle. Puis tu dis que c'est dans le cadre de quoi? Le concours b a r m a i d d'un soir. Est-ce que tu participes à ce concours-là? Non, moi, je suis sur le Stades. <rire> le Stades, d'accord. Moi, bon, je barmade i pas. Ben, si vous voulez aller voir Sinistros, rendez-vous ce vendredi à la Bavaroise à Nicolette. Et c'est pas dur à, à, à pouvoir reconnaître c'est qui Sinistros? C'est celui qui est le plus lacéré, C'est celui qui est le p s a g i e plus de s s u s avec des oreilles de Mickey ouais, Mouse. <rire> il a plus de points de suture sur lui, ça va être lui. <rire>、euh, donc, Sinistros. Je reprends. It's up to you. Eh oui, alors cette semaine, j'ai choisi de vous、euh, présenter un album. De, ça ne、euh, nous intéresse pas. Je m e sacre comme dans le banc 40. Je vais aller au bout de mon idée et tu ne peux rien faire contre ça. Oui, regarde. <rire> ben oui, coupe le son de clown.、Euh, la formation Forest of Fog. Ben, finalement, ce n'est pas une formation, c'est un one-man band、euh, qui vient de la Suisse. La Suisse? Oui, la Suisse. C'est un fromage. Ah! C'est peut-être un chocolat aussi, remarque. C'est、euh, un fromage ensorcelé. Un fromage au chocolat. <rire> oui. Comme les patates en chocolat à l'époque. Oui,、euh, la mage de la dose. C'est <rire> le guitariste、euh, I.H. de Eluvetti. Eluvetti, pour ceux qui connaissent, c'est un band folk euh, européen euh, qui donne dans le folk européen. Arrête-toi, <rire> laisse-toi laisse des idées.、Euh, non, lui, ben, son dernier album date de 2006. Ça s'appelle a b g r u n d é Ce qui signifie, c e que tu en as une idée? Abgrundé. Ah, ben oui, vite de même. Moi, je ne parle, la parle pas la langue de, de ce pays. Non, tu aurais p e u ê t r e blire par les s c r u t e s mais j'imagine que c'est comme symphorien, a ça veut rien dire. C'est parce que je sais pas exactement si c'est en flamand ou si c'est en. C'est peut-être en suisse allemand, qui e s t peut-être pas pareil comme l'allemand tout court.、Oh, un, un dialecte, finalement. a b g r u n d e D'accord, a b g r u n d e Abgrundé, ab oui. a b g r u n d e oui. Oui, o grondé, oui. Alors, on va commencer avec la. On, on met quatre pièces、euh, de cet album de 2006、mm -hmm. euh, qui est paru sur s c h w a r z m e t a l Productionen.、Euh, bref. <rire> oui, je pense que là, on a envie d'inviter un traducteur là, si ça continue. <rire> on va commencer avec la pièce Der Let's see the Triumph, e、euh, t Oui, c'est ça. « la réanimation. <rire> Go!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 est Mardi dès 16h, on se la joue avec Marie-Michelle et Roxane dans l'univers du Indie Rock. On se la joue mardi 16h sur les ondes de C'est Fou.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 22h12. Et、Spot. tout va mal. b e n oui, vous avez eu un, un bonus d'une cinquième pièce qui é t a i t pas prévue à l'horaire finalement. <rire> c'est ça, réanimation, c'est rempli de surprises. <rire> Et oui, on vient d'entendre、euh, Forest of Fog,、euh, l'album Abgrundé de 2006.、Euh, ben Dans le désordre, on a entendu、euh, Button Death on Hills、euh, qui était la cinquième、euh, pièce bonus. Tout juste avant, c'est la pièce Stum. On a eu Division, Nebel Nachte, Der Letzte Triumph. C'est un excellent album.、Euh, bon, c'est bien. C'est un titre black,、euh, un peu plus épique.、Euh... Je suis pas un fan de black, mais disons que ça, ça passe à mes va, oreilles.、Oh, oui. Et vous savez très bien que je passerai pas du. <coughs> <coughs> ben, autant que possible, là, on coûte. Pour avoir des écarts de conduite à l'occasion. Mais... C'est s û ça, tes réanimations, quand ça sonne trop, la cacana, on aime moins ça h、ah, ben ça, ça écoute, il faut quand même garder un certain niveau, un certain standing de qualité. Si qualité il y a dans ce qu'on passe, j'ose espérer que oui à l'occasion. Bon, moi, tout ce que tu passes, c'est pourri.、Euh... C'est vrai, mais、okay. ça, je trouve ça super <rire> bon quand c'est pourri, moi. En parlant de pourriture, toi, chose, euh, c'est fini, là, ton niaisage? Oui, mais il me reste un autre bloc après. <rire> ah, calme. Ah, bah. Elle n'a pas、arbre. sorti pas non, de la berge. Non! Je vous parle brièvement de cinéma.、Euh, le week-end dernier,、euh, je me suis tapé. Alice au pays des merveilles. Non, parle-moi de ça, toi. <rire> J'ai le remake avec Johnny Depp. C'est bon? Pas écoutable. C'est pourri. <rire> c'est pourri. OK. non, écoute, honnêtement, là. C'est pas une question d'être un fan de c o n t e pour Enfants ou non. Ben, quoi qu'Alice, c'est un peu plus weird que c o n t e pour Enfants u de la. n o、oh, mais quand il est dépe, l h a b i t u d e il fait des bons films.、Là. Oui, mais ce film-là, il est plate. OK. Bon, il faut q u oublié e ça. Non. Robin Hood. Robin Hood. Ouais, mais non si pas. pas la... faire, si u s voulez faire des petits gâteaux. Oui, non pas la farine, <rire> mais bien le personnage légendaire. Le remake de Ridley Scott. m e t t a v e c Russell Crowe.、Euh, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais Qu'est-ce que、ouais. ça donne, finalement? b e n essayons e s t c e que c'est meilleur que celui de Kevin Kastner? Ça n'a aucun rapport avec ce que tu peux connaître de Robin Hood. De OK, c'est pas un prince en collant, finalement.、Là. Pas du tout. D'accord. Non, non, c'est pas le film de Mel Brooks. OK. <rire> Robin <rire> des Bois, héros en collant. Moi, ce cas-là, on me v a encore toujours à merveille. <rire> C'était vraiment hot. <rire> non, non, il faut que je regarde ce film-là encore. Non, ça n'a aucun rapport avec. Moi-même, au début, j'ai été dérouté pour la simple et unique raison que. Tu te dis, mais là, on ne se reconnaît pas, ce n'est pas l'histoire de Robin des Bois. Mais non, c'est avant qu'il devienne Robin des Bois.、Oh. Alors qu'il était dans les.、Euh, les AA. Dans...、Euh... <rire> oui, c'est ça, puis l e m e n t il a dérapé Red. Il s'est <rire> sauvé dans le bois, il s'est mis en collant, puis. Non. <rire> non, en fait,、euh, euh, l'histoire. en fait, toute l'histoire tourne pas. Sensiblement autour de quand il était engagé dans les armées de croisade du roi Richard Cordelion、okay. en tant qu'archer. Et la dernière, une des dernières campagnes à laquelle il participe, c'est contre les Français. Puis il se r e n d c o m p t r e à un moment donné. Ben, en fait, c'est oui, il aurait pu être déclaré un petit peu bizarre. j e、euh, s t très curieux, oui. Il m'a l l l é mettre des collants, m o m'a allé sauver mon royaume. <rire> Mais il, il aurait pu être déclaré un peu rebelle, voire même en fait, il e s déserteur s finalement,、euh, parce qu'il se demandait.、Euh, je... Là, on se fait traiter comme des pourris ici, on sera peut-être même pas p a y é Le、ouais. roi vient de mourir, puis,、euh, garde, moi, je me pousse d'ici. Et il est déjà ami avec Will Scarlett et Petit Jean. Déjà? Ouais, parce qu'en en fait, ils font partie de l'armée. OK. Donc, il ne les a pas rencontrés en forêt comme w a l s o n a bienvenu nous faire croire ou Kevin c o s t a r d Ouais, c o s t a r d o u i Bon. Donc, ça se passe tout ça avant qu'ils deviennent Robin des Bois. Donc, c'est déroutant au début. Euh, c'est Robin de Luxley, finalement. C'est Robin de Luxley, tout ouais. simplement, ouais. qui ouais. se fait passer à un moment donné pour é t a n t le fils d'un noble qui est mort à la guerre à côté de lui. Et、euh, bon, une histoire de couronne du roi, puis bon, c'est un peu une histoire ben, de à un à magouillage, o u c'est ça. p u i l y a eu beaucoup de magouilles avec l'héritier légal de la, de la couronne du roi Richard, qui est son frère cadet, qui est un espèce de tordu.、Ouais. Euh, Marianne est là-dedans, mais Marianne était mariée avec le gars qui est mort, qu'il remplace、euh, temporairement, et ainsi de suite. Bon, c e s t l e même q u i d e v i e n t e n amour, là, mais au début, elle n'est pas capable de le supporter. C'est-tu plus une histoire plus plausible? b e n écoute, historiquement parlant, c'est dur à dire parce que je ne savais peu quand pas. Un C'est ceux qui l s ont sorti、euh, le principe、euh, film Arthur ou Benoît Merlin Ah, me ça a, ça, ah comme... non, ça n'a aucun rapport.、Okay. Ça, ça, ça c'était vraiment. Boboche, non, non, c'était Boboche, ça, c'est sûr, mais c'était plus plausible, comme de quoi qu'il mettait comme、euh, Merlin, comme un guerrier,、euh, bon. plus qu'un.、Voilà. à ce qu niveau-là, un...、bon, Sinistros, oui,、ouais. je te dirais que oui, parce qu'on voit non pas un héros qui,、euh, qui triomphe toujours, mais bien un humain qui a beaucoup de faiblesses et qui est totalement désemparé par la situation,、okay. puis en plus de ça, c'est un renégat,、là. il est un déserteur.、Okay. Donc.、Euh, Et c e on comprend pourquoi, q u a n finalement, ils se joignent à une bande qui sont dans la forêt. C'est que eux autres se sont, comme, rebellés contre la monarchie, i l s se sont dit, nous autres, on veut plus payer de taxes. On est en train de se faire égorger par la monarchie. Donc, on, on s'en va dans le bois, n o u s ne le trouverons pas, pis on va faire notre propre, nos propres affaires.、Puis、au début, il est pas bienvenu, là. Mais finalement, bon. C'est un bon film. C'est un film qui Un peu plus violent aussi que celui qui avait été fait avec Costner, ben, évidemment. C'était à la limite gentil, ça, l à avec Stanley Freeman. C'était à la limite gentil. On sait que Ridley Scott, tu s a que... Ouais, lui, il est plus destroy, il est plus destroy. écoute, c'est quand même lui, faire... là, qui a fait、euh, g l a d i a t e u r avec, ouais,、euh, ouais, avec ouais, Russell Crowe.、Ouais, donc, ouais. on s'entend que c'est pas g l a d i a t e u r C'est beaucoup moins sanglant, mais c'est plus violent. Les, les, le contexte est plus réel aussi. C'est plus h i s t o r i q u e C'est plus historique. Hein, C'est un bon film, je le recommande, mais il ne faut pas s'attendre à voir l'histoire qu'on connaît. Parce qu'il va y avoir une suite. Le film se termine en disant And Diligent Continues.、Oh, ben, ça veut dire qu'ils vont montrer le, comme, Après, le restant. Voilà,、ouais. tout à fait. d o n c t o a i t b e n Côté ça, c'est de s u r d u c'est intéressant. C est, c est bon, on va aller、arrivé? louer ça, puis on va aller coûter ça.、Euh. Ben, oui, tu iras tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, en fin de semaine. D'accord. Comme tu veux. Mais je te, oui, tu ne perdras pas ton temps, je pense. Ok. Côté musique, nous allons continuer cette fois-ci avec、euh, une portion un petit peu plus de Death Metal, comme tu les aimes. Mmh, mmh. Plein, de death, plein de Death Metal. <rire> nous aurons bien sûr du Cannibal Corpse, évidemment. Nous aurons une demande spéciale pour、euh, John Supper, qui n'est pas du Death, qui est du symphonique, des Mo Borgia. u de Pas Dimu. Dimu. d i m i m u d, d o n le prochain album sortira, laissez-moi vous dire. Je pense que c'est au milieu octobre, ça me semble bien. Euh, oui, c'est au mois d'octobre, effectivement, t as raison. C'est le 12 octobre. C'est ça, je d i ça. 12 octobre, et n'oubliez pas qu'il y aura un nouveau Cradle of Field. Qui va sortir possiblement en novembre, je Exactement. crois. Exactement. Il n'y a pas nécessairement vraiment de date officielle a r r ê t é e mais un nouveau Cradle of Field qui portera le nom de、euh, Darkly, Darkly Venus a Versa, devrait paraître.、Oh, ça devrait être intéressant. Ils ont changé de disquette, d e d i s q u e t t e d'ailleurs. Donc, nous allons écouter. Ils ont lancé r o a d r u n n u r s o、oh, u c'est l'inverse. Je sais pas. OK. J'en ai aucune idée. C'est Droid Runner qui les a lâchés. r o i d Runner, c e s t un l a b e l rendu assez bizarre. Ouais. Assez bizarre. Je ne considère plus vraiment ça comme un l a b e l métal. Ben là, ils ont nickelback comme grosse pointure. Ouais, puis ils se promènent.、Euh, ils vont chercher des gros noms. Ils les gardent p o u r Il y en a d'autres qui arrivent qui ne sont pas vraiment métal, qui sont néo, ainsi de suite. Mais d'après moi, ils vont suivre la vague, là, comme on parlait la semaine passée, la petite nouvelle vague, Metalcore, Momoune. Probablement、euh... parce que je pense que Roadrunner est probablement le meilleur, le meilleur exemple de suivre une mode de musique、okay. underground. Tu regardes Metal Blade, Metal Blade sont pas mal tout le temps restés fidèles à eux-mêmes. Ils ont des vieux. Ou Century Media sont pas mal quand même.、Euh... Century... Ouais, mais Century Media sont plus. Je dirais actuel. Metal Blades o n t conservateurs. Ils ont des vieux canons qu'ils conservent toujours, qui sont toujours aussi vendeurs. Roadrunner, moi, je les considère malheureusement depuis un certain temps. une c a g n e de putes. Ouais, un petit、euh... peu, ouais. Un petit peu. Ben, bon. Ben, vous emportez quand même des bons trucs, il faut le dire. Donc, on va débuter immédiatement avec、euh, une de mes formations fétiches. Tu vas sûrement être excessivement content de te dire que. Te, je t'annonce que c'est du Morbid Angel. Oui. Oui. o i Oui. えっ、ピアセット・マーティング・バッド・フィール・ゴー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 L'Association des étudiants en récréologie présente la troisième édition du 3R Home Party, l'expérience mousse unique à Trois-Rivières. Le jeudi 23 septembre, le plus gros party de la rentrée au 10-12 de l'UQTR. L'exotisme et la chaleur seront à l'honneur dans The Ultimate Survivor Home Party. Venez vous déhancher sous plus de deux mètres de mousse sur des rythmes d'Amérique du Sud, du groupe Zuruba et de nos DJ invités. Ouverture des portes à 22 h Billets en prévente à 12 au kiosque, près de la cafétéria ou 15 à la porte. Le 3R p o m Partey, le 23 septembre, à 22h, au 10-12 de l'UQTA. Un événement à ne pas manquer. C'est Fond 89.1. La radio de la s c è n e émergente. 84.89.1.1. Demo Borgir. Sais-tu que ça commence à être assez, assez difficile d'animer dans d e s conditions、euh, bruyantes comme celles qui prévaut actuellement? Tout à fait, et je crois que nous n'avons rien vu. Non. Ben, ça rien c o m m e n c é Ou rien entendu encore. Donc, d a m o Borgir est la pièce Arcane Life Force Mysteria qui est tirée de l'album Spiritual Black Dimension qui est parée en 1999. C'est une demande spéciale pour John s o p p e r Juste auparavant, nous avions Cannibal Corpse, c'est la pièce She Was Asking for It. Méchant titre.、Hein? For It. Ouais. Qui est tiré de l'album The Bleeding de 1994, c'était la pièce de Cannibal Last Man. Et nous avions ouvert avec Morbid Angel et Nothing But Fear. Ça, j'aime ça comme titre. C'est tiré de mon meilleur album, Domination de 1994. T'aimes ça, la peur, J'aime ça. <rire> D'ailleurs.、Euh... J'aurais quelque chose à raconter、euh, en ouais, dehors des、euh, ondes qui n'est qu、euh, ouais. qu euh, qu qu pas reposante, qui m'est arrivé d'ailleurs. Oui, oui. c'est une histoire. C'est un gros petit minou noir. Noir, imagine-toi, noir. Tout noir. Tout noir. Ah、oh, non. C'est à toi qu'il i n c o m b e de clore ce chapitre de réanimation. b e n je vais clore avec、euh, au moins deux formations québécoises.、Euh, québécoises, dit-il, putain. Québécoises,、quand? et on pourrait peut-être pourra peut s'arranger pour les mettre une en arrière de l'autre, histoire d'avoir le temps de les mettre au moins. Uh -huh. Superior Enlightenment、euh, qui seront au Trois-Rivières Metal Fest、euh, le samedi、euh, 16 août. C'est le octobre. 16 octobre.、Ouais. 16 août, c'est passé, c'est t e l e m e n t facile, trop tard.、Ah. On va mettre la pièce Ineffable Winds of Neptune、euh, tirée de Great Obscurantism de 2009.、Euh, c'est à noter que Superior Enlightenment sont en train de finaliser l e prochain album、euh, qui devrait sortir en 2011. On va peut-être avoir des. Si on est chanceux au m t a l Fest, on va peut-être faire des primeurs. Peut-être, peut-être, peut-être. On va continuer avec Insurrection, avec la pièce Mephisto tirée de Prologue de 2008. Très bon album. Et、euh, il risque de rester du temps, d'après moi. On,、euh, moi, y aller sur、euh, un choix,、euh, voir Exodus, bonjour de b y Blood. b i e s s i r Ben, De la version Let Derby Blood. Ben Oui, avec、euh, Rob Do. Parce que j'ai vu,、euh, vu la version live tirée du DVD, puis. Je sais ça rend. Ça rend. C'est fou, r e i <rire> d e comment ça r e n C'est fou, r a e Tu sais que <rire> a r e n Bon, on va aller écouter ça, right now. Allons-y! Go! Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, dit-il, On vient l'entendre. Oui, on vient l'entendre. a l o s l n truc. mais c'est étrange quand tu me racontes les histoires de. T'as peur, hein? Ben là, je me promets de poser des questions sur mon couffée ce soir. Si tes lumières allument, ma blonde descend. Là, pose-toi de s é r i e u s e q u e s t i o n Il v i e n t de comprendre pourquoi faire qu'elle sort f u m e r finalement. Ben, e e s i e n t Il m'en t une explication rationnelle. Voilà. Ah, on v i e n t d entendre, Bonded by Blood,、euh, la, le, le, le réenregistrement de 2008,、euh, tiré de Let There Be Blood, en hommage à Paul Baloff. Très, très bonne reprise. Oh oui, écoute,、euh, ça r e n t e ça rentre au poste. Tout,、euh, tout juste avant, on a eu la formation、euh, de Gatineau.、Euh, Insurrection, avec、euh, Mephisto, tiré de l'album Prologue de 2008. J'aime beaucoup cet album. Oui, excellent album, excellent band, pis u、ouais. en s h a u d c'est vraiment, vraiment o o u a i s c'est vraiment cool, o、ouais. euh, n a eu la formation euh, québécoise, euh, parce que je dis québécoise, parce qu'il y a des gens de Québec, des gens de Montréal là-dedans.、Euh, Superior Enlightenment, euh, avec euh, Ineffable Winds of Neptune,、euh, tiré de Great Obscurantism、euh, de 2009. Et on va se quitter avec une dernière p i è g e De la formation Mark Grinding, formation suédoise qui est malheureusement、euh, décédée, avec la pièce de Menace tirée de Maelstrom Chaos de 2001. C'est ce qui va être leur réanimation en ce 21 septembre de l'an de d i s g r a c e 2010. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que la semaine prochaine, nous aurons Pierre Leboeuf, digne propriétaire et méloman e du commerce. Metal Punk, un personnage tout à fait sympathique et intéressant, qui va nous présenter ses choix musicaux et aussi la contribution cybernétique du Hellborg, un hommage à Cliff Burton.、Euh, donc, un montage que le Hellborg va nous faire, comme lui seul sait les faire. Et bien sûr, euh, avec. Euh Tout ce que réanimation comporte, c'est-à-dire notre stupidité et notre irrévérencieux e r r r é é v n c i e comportement. Et pour les intéressés, je serai en spectacle vendredi à la Bavaroise, à compter de 21h. e e u r s À compter de 21h, e e u r s Bavaroise qui est située à Nicolette-sur-la-Rive-Sud. Donc, sur ce, allez tous vous faire foutre. t h a t s i t t h a t z o l À la semaine prochaine. Bye.